de fées en français. Le laitier avide Il était une fois, dans un petit village, vivait Henri et sa femme Gloria. Henri était laitier. Ensemble, le mari et sa femme possédaient un troupeau de vaches. Ils nourrissaient extrêmement bien toutes leurs vaches et s'en occupaient correctement. Grâce à cela, Les vaches d'Henri produisaient du lait d'excellente qualité. Tous les habitants du village n'achetaient leur lait qu'à Henri. Henri et Gloria gagnaient de l'argent et vivaient une bonne vie. Mais malgré tout, Henri n'était pas heureux. Il rêvait d'acheter une grande maison et des vêtements très chers. « J'ai vu une grande maison aux abords de notre village. On devrait l'acheter ?» On pourrait acheter une voiture très chère et avoir plein de servants pour nous servir. On porterait aussi les habits les plus chers et tous les pauvres villageois seraient jaloux de nous. Cette avidité ne te mènera nulle part. On gagne déjà assez et on devrait être heureux avec ce qu'on a. Comment peux-tu être heureuse dans une si petite maison Et avec cet abri pour les vaches Oh, je ne supporte plus l'odeur de ces vaches « Mais on vit de cela, enfin !»« Plus pour longtemps Retiens mes mots Un jour, je serai l'homme le plus riche de tout le village ah. !» Chaque jour, quand Henri partait vendre son lait, les villageois lui faisaient des compliments. « Henri, ce lait est si bon et tellement sain Tu dois si bien prendre soin de tes vaches !» Oh oui, j'en prends soin. Mais plus pour longtemps. Une fois que je serai devenu riche, je vendrai toutes ces vaches. Je n'aime pas cette odeur dans ma maison. Mais pourtant, tu vis de ces vaches. Tu ne devrais pas te plaindre de ton travail. Il te permet de survivre. Moi, par exemple, je vends des œufs. C'est un boulot avec des odeurs aussi, mais ça ne me gêne pas. C'est mon travail. Bon, bon, bon... Eh bien, tu es peut-être fait pour vendre des œufs. Mais moi, je suis fait pour de plus grandes choses, comme acheter des objets chers et des vêtements chers. Cette avidité ne te mènera nulle part, mon ami. Mieux vaut que tu comprennes ça au plus vite. Bah, j'ai assez perdu de temps ici. Je te souhaite le meilleur avec ton affaire d'œuf qui pue. Au revoir. Hum. Henri était pressé de gagner plus d'argent. Il essayait tout le temps de trouver comment devenir riche. « C'est tout C'est bien peu. Comment vendre plus de lait Il y a sûrement un moyen. Hum. Mes vaches sont toutes en bonne santé. Je ne peux pas les faire produire plus de lait. Surtout que c'est un petit village. Et même si je produis plus de lait, « À qui vais-je donc le vendre ?»« Attends, je pourrais peut-être aller au village d'à côté. »« Il y a plein de familles là-bas. »« Ah, mais pour que ça marche, il faudrait que j'achète une autre vache. »« Et je n'ai pas d'argent pour ça en ce moment. »« Non, je dois faire quelque chose. »« Je veux trop acheter cette grande maison. »« Voyons un peu. »« Je n'ai pas assez d'argent pour acheter une autre vache. » « Mais pourtant, je dois augmenter ma production de lait. »« Comment pourrais-je me débrouiller ?» Tandis qu'il marchait, il arriva devant une rivière. Et alors, débordant d'avidité, Henri eut soudain une idée. « Mais bien sûr, et si je mélangeais un peu d'eau dans le lait ?»« Comme ça, je n'aurais pas à acheter une autre vache. »« Mais je pourrais quand même vendre du lait dans le village voisin. » « Oh, c'est une idée brillante. Personne ne remarquera si j'ajoute un peu d'eau dedans. <rire> » Et c'est ce que fit Henri. Le lendemain matin, Henri commença à remplir ses cuves de lait. Mais cette fois, il les remplit seulement à moitié et il s'en alla. Il s'arrêta à la rivière et y ajouta un peu d'eau. Ce jour-là, comme toujours, les villageois achetèrent leur lait à Henri et lui donnèrent la même somme d'argent que les autres jours. Grâce à l'eau qu'il avait ajoutée, il resta à Henri plus de lait à vendre et c'est ainsi qu'il partit le vendre au village voisin. En rentrant le soir, Henri était très heureux. « C'est génial Si je continue comme ça, je serai riche dans très peu de temps !» Et il avait raison. Les jours passèrent, Henri était maintenant plus riche qu'avant. Il s'acheta une voiture et rénova sa maison. Il avait tellement pris l'habitude d'ajouter de l'eau à son lait, qu'il ne pensa même plus à acheter une nouvelle vache. La demande en lait augmenta, et avec elle, le volume d'eau. Cela continua pendant des semaines, mais à un moment donné, les villageois finirent par remarquer quelque chose. Dans le village, tout le monde parlait du nouveau lait qui ressemblait à de l'eau. En quête de la vérité, plusieurs villageois se réunirent devant la maison d'Henri. Qu'est-ce qu'il se passe Henri, nous venons nous plaindre du lait que tu nous vends. Il a vraiment le goût de l'eau. Quoi Comment osez-vous dire ça Nous payons pour du lait, Henri, pas pour de l'eau. Tu ne peux plus nous prendre pour des imbéciles. Rien n'a changé. Vous ne savez plus apprécier les bonnes choses Je travaille vraiment dur. Allez acheter ailleurs. Si vous n'aimez plus mon lait, je n'ai pas besoin de vous. Il y a plein d'autres villages qui aiment le lait que je vends. Henri rentra chez lui et claque à la porte. Henri rentra chez lui et claque à la porte. Il y a quelque chose qui cloche. Je suis d'accord, mais comment faire Ils s'organisèrent alors ensemble pour trouver la vérité. Le lendemain matin, comme d'habitude, Henri marcha jusqu'à la rivière. Il ouvrit ses cuves à moitié pleines et les remplit d'eau, sans savoir qu'il était surveillé par les habitants du village. « Comment osent-il Ce n'est pas juste !»« C'est comme ça qu'il s'est enrichi. Il a le même nombre de vaches qu'avant. » Et pourtant, ils vend du lait à plus de familles qu'avant. Les villageois comprirent enfin ce qu'il se passait et décidèrent de donner une leçon au laitier à vide. Le lendemain, Gloria se rendit au marché pour acheter des légumes secs. Le soir, quand Henri rentra du travail, ils se mirent à table pour dîner. Mmh, oh, oh qu'est-ce que c'est Tu as cuisiné des pierres ou quoi « Des pierres Non, ce sont des légumes secs !»« Non, pas du tout. Je ne peux pas le croire. Le vendeur t'a vendu des petits cailloux dans le lot de légumes secs. Comment a-t-il osé Je vais aller le voir dès demain. » Ce soir-là, Henri et Gloria allèrent se coucher le ventre vide. Très en colère, Henri alla voir le vendeur le lendemain matin. « Que nous as-tu vendu Nous n'avons pas payé pour des cailloux, mais pour des légumes secs !»« Va les acheter ailleurs, si tu ne les aimes pas. Je n'ai pas besoin de toi !» Henry retourna chez lui en colère. Un peu plus tard, il sortit pour acheter une douzaine d'œufs. Quand il rentra et qu'il essaya de les casser, il réalisa que 10 œufs sur les 12 étaient en fait des pierres. Il devint furieux. « Que m'as-tu vendu J'ai payé pour des œufs. « Pas pour des pierres !»« Comme nous avons payé pour du lait et pas pour de l'eau !»« Va acheter ailleurs, si ça ne te plaît pas !»« Je n'ai pas besoin de toi !» Henri partit en colère. Le lendemain, il acheta une chemise en soie. Sur le chemin de la maison, il se mit à pleuvoir. L'eau de pluie nettoya toutes les couleurs de sa chemise. Et quand il arriva chez lui... Il réalisa que la chemise n'était pas faite de soie, mais de jute. Ce cirque continua les jours suivants. À chaque fois qu'Henri sortait pour acheter quelque chose, il revenait à la maison avec quelque chose de différent. « Tout ça me fatigue Pourquoi ne nous vendent-ils donc pas les bons produits ?»« Ils se moquent de nous Ce n'est pas juste !» Henry était si occupé à ne penser qu'à lui-même et à son avidité grandissante, qu'il n'avait même pas remarqué qu'il avait fait la même chose aux autres. Avec le temps, même les villages voisins commencèrent à se plaindre. Petit à petit, tout le monde arrêta d'acheter le lait d'Henri. N'ayant plus d'argent à dépenser, Henri se mit à revendre les objets qu'il avait achetés grâce à l'argent du lait de mauvaise qualité. À présent, Henri était devenu un laitier pauvre. Il n'avait plus qu'une poignée de vaches, et seulement quelques clients à qui vendre son lait. « Tu as vu ce que tu as fait Ton avidité est la raison qui a fait de nous des gens pauvres. Si tu avais continué à vendre ton lait comme tu savais le faire, on aurait pu un jour s'acheter cette grande maison et ses vêtements chers. Tout ce que tu avais à faire, c'était de rester patient et de continuer à travailler dur. »« Tu as raison, Gloria. J'aurais vraiment dû t'écouter. Je n'ai pas seulement perdu de l'argent. » J'ai aussi perdu le respect et la confiance des gens. Oh. Henri continua de vendre du lait et de s'occuper de ses vaches. Il avait enfin compris à quel point l'avidité pouvait être un danger. Il avait appris sa leçon. À partir de ce jour, il n'ajouta plus jamais d'eau dans son lait et apprit à être heureux avec ce qu'il gagnait.